Black Sabbath et la pièce Time Machine qu'on retrouve sur l'album The Humanizer de 1992. Et comme je te disais, à、oh, honte, je t'incite fortement à le réécouter, et le redécouvrir. Oui, parce que moi, je t'avoue que je n'ai pas tellement aimé cet album-là. Il faut dire qu'il est sorti en 1992. Cette époque-là, ce n'est pas l'époque où j'ai écouté le plus de, de Black Sabbath. Je l'ai écouté,、mm -hmm. mais、euh, ça ne m'a pas accroché、euh, tellement. Groupe、eh euh, tu... toujours très ensoleillé, par contre. Black oui. Ben, pratiquement 20 <rire> ans plus tard, tu pourrais te donner une deuxième chance. Oui.、Euh, nous avions Michael Schenker Group juste auparavant, pardon, et la pièce Victim a r v e l l u s i o n que l'on retrouve sur l'album éponyme de 1980. Oui, leur premier disque. Oui. Et Deep Purple. Oui.、Ça? Deep Purple, p e u r p o i l -E, non. Deep Purple et <rire> la pièce Lazy. Il est tiré du très bon album et quasi mythique, Machine Head de 1962. Ah,、oh ouais, ça, c'est un immense classique. On va tous、euh, posséder oh, oh. Machine Head dans cette série. Oui, il faut, il, faut. Il, faut. il faut. Si on est un amateur de rock, il faut、ouais. avoir Machine Head.、Là. Tout à fait.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 Un bloc rock progressif pur. On va rentrer dedans, vraiment.、Ouais. On va y aller avec du Genesis. Ben, en fait, est-ce que tu enchaînes avec Yes aussi ou...、euh, Non, non, on va revenir pour.、Euh, c'est ça, dans, dans une vingtaine de minutes, on va, je vais vous présenter le tout nouvel album studio de Yes, leur premier en dix ans, Fly From Here. Est-ce que c'est bon, cet album Eh bien, vous le verrez dans, dans une vingtaine de minutes. Oui, n même bâton. On va、ah. aussi entendre dans le bloc un de tes groupes préférés, n'est-ce pas Euh, oui, c'est ton groupe préféré de progressifs. C'est mon groupe préféré de progressifs, Gentle Giant. On va entendre、euh, ça et j'espère que vous aurez les oreilles tout grandes ouvertes parce que c'est vraiment délectable. Mais on va débuter tout de suite avec une formation qui porte simplement le nom de Emerson Lacan Palmer. Oui, c'est un autre des grands, super groupes des années、euh, 70. Tocata. Tocata. t i r e r l'album Brain Salad Surgery. De 1973, vous êtes sur les ondes de la station du méloman, e la seule à diffuser du vrai rock progressif、oui. à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM! Mary、Green from Gentle Giant, you're listening to the Rock Classique on 89.1 FM.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 セカンドのハバー So, oh, oh. To a crack in g Mother Earth, blazing heart, the molds n the heart, still p o w e r of the man. And the love is the love r w h o lifts your boots away. w a n t to dance with me. Two dance stars, t o and i v r e e Music's playing, that's、right. the n u r s s alright. From left foot first, through into the night, the edge of the s t n g e R6. et une de mes préférées, Dance on a Volcano.、Oh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu ça. C'est surprenant, là, mais ça faisait quand même pas mal, pas mal longtemps que je pensais vraiment bon. <rire> oui, c'est très bon. C'est tiré de Trick of the t a i l qui est paru en 1976. Oui, le premier、euh, album mais... sur lequel on retrouvait Phil Collins à la voix. Et puis, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est le seul bon album qu'ils ont enregistré sans Peter Gabriel. Ben, moi, honnêtement, je ne suis pas. Radical comme ça.、Euh, Je trouve qu'il y a de très bons albums. Jusqu'à End in the War 3, peut-être. Tu f a i t vraiment une belle job de vocal. Oui, moi j'aime End in the War 3, mais il y a plein de monde qui n a i m e pas cet album-là. Win a n w a t e r i n il y a des bonnes choses aussi, d e s s u s mais après ça, là, Duke, c'est fini. Non, Duke, c'est f r e u x Euh, mais étrangement, je préfère la version live sur c i n q u a n t Je la trouve plus grandiose, mais、oui. la version studio est excellente.、Euh, nous avions、euh, Gentle je... Giant、oui. et la pièce Prologue que l'on retrouve sur Three Friends de 1972. Est-ce que t aimes cet album-là, toi? Oui, mais ce s t pas le premier、euh, auquel je pense, parce、non. que je pense à, à Gentle Giant. C'est un album qui est un petit peu plus difficile, moins oui. facile、oui. d'accès Tout que, à fait. Que, que certains autres. Moi, j'aime beaucoup les deux premiers. q u a r r i n g de Taze, j'adore. Oui, très, oui mais il est très beaucoup plus, aride.、Euh, oui. <rire>、euh, je dirais en même temps, beaucoup plus、euh, slow. Mm -hmm. ben, moi, j'aime à peu près l'ensemble de l'œuvre sans dire que je les trouve tous excellents. Là, non, parce que, quand même, interview, c'est pas terrible. Non, Puis Giant f o r r Day, c'est affreux. Missing Piece, c'est pas terrible. Moi, je préfère Giant f o r r Day à Missing Piece. Ah, ouais? ouais. Ah, ben, ouais. Moins. Ouais. au moins, il y a des trucs que j'aime sur、uh, Missing Piece de Giant Forrest Day. Et même, même Civilian, c'est pas extraordinaire. Pas non, mais、euh, c'est une coche au-dessus des, des deux précédents. Ouais, effectivement. Mais bon, bref, hein, une discographie parfaite, j'en doute.、Euh, on est ouvert avec、euh, juste avant Gentle Giant, e t m a r s o n l a k a n Palmer et la pièce Tocata. -toc -toc". o、ouais. u、euh, Tirée de l'album Brain s a l a d Surgery de 1973, qui est probablement un de mes préférés, je dois dire. Et qui est、euh, probablement aussi leur dernier très bon. Ben, parce qu'après、ouais. ça, la qualité a vraiment baissé. Love、ouais. Beach, là. You know, si, ben, c'est pas radiquement en plus. Très belle pochette d'ailleurs de H.R. Giger.、Mm -hmm. euh, et j'ai mis la main sur. Celles qui s'ouvrent. Oui. Oui, ça c e s t vraiment u n e b e l l e p i è c e <rire> <Ouais. rire> Moi, j'ai ici une version、euh, rééditée, une réédition p e u t t ê r e u n e version en 3D. Ah, oui? Oui.、Ouais, ouais. ouais. je, je te montre ça.、Là. Ben oui, oui, o、ouais, ouais, montre-moi ça.、Euh, ce sont de belles pièces, de toute façon, qui,、euh, des fois, C'est Rhino dépend... qui a fait ça. OK. Oui,、ouais. ouais, c'est vraiment. Ah, ben oui, oui, oui,、ah, oui c'est、cool, vraiment en、cool, c a u s C'est comme si. Ah, ben、hein. je te remercie beaucoup. <rire> Mais、euh, ce qui est le fun avec les albums en vinyle, c'est que souvent, on peut se contenter de dire si l'album en tant que tel était moins fort, mais des fois, les pochettes sont belles à regarder quand même. Bon, tu n'as、oui, pas tout perdu. Tout à fait. <rire> Vous êtes à l'émission r é c c l a s s i q u en e compagnie du Dr. Up e n r a g o n C'est lui et, et de、oui. moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album d'un des plus grands groupes de rock progressif et symphonique de l'histoire. Je vous parle du tout nouvel album, tout nouvel opus de Yes, Fly From Here. On le sait depuis deux ou trois ans, là, les nouvelles du côté de Yes sont mauvaises. Ils ont l'air d'une belle bande de clowns depuis qu'ils ont tassé leur chanteur original, le légendaire John Anderson, quand ce dernier est tombé malade en 2008. À la suite de sa tournée, tournée acoustique en solo, qui l'avait amené un peu partout au Québec, dont ici même à Trois-Rivières,、mm -hmm. pour un spectacle mémorable à la fin de l'hiver 2008. John avait eu de sérieux problèmes de santé. On avait dû annuler la tournée du 40e anniversaire, dont Yes devait présenter un spectacle、euh, sur les plaines d'Abraham au Festival d'été de Québec. Les gars de Yes ont été vraiment cheap avec John. Ils ne lui ont pas laissé le temps de se remettre. Ils ont engagé un chanteur d'un groupe hommage à Yes qu'ils ont trouvé ici au Québec, un dénommé David Benoît. Et aujourd'hui, John est plutôt amer de tout ça, de cette fin acrimonieuse.、Et、il tourne en solo très régulièrement. Il donne des spectacles acoustiques un peu partout. Tout ça, ça sonne extrêmement minable. Ça déçu plein de fans de Yes qui n'arrivent pas à imaginer le groupe sans leur chanteur. La nouvelle de ce nouveau disque, le premier en dix ans pour Yes, ça m'a pas emballé, ça a pas emballé beaucoup de monde. En tout cas, moi, ça m'a pas emballé du tout.、Euh, sauf que、euh, j'ai été vraiment, vraiment surpris par la qualité de cet album-là. Je m'attendais à rien. En fait, je m'attendais à quelque chose de foncièrement mauvais,、euh, avec un Yes comme ça éclopé, avec un chanteur d'un groupe hommage, mais J'ai été vraiment surpris quand j'ai écouté le disque et que je me suis rendu compte que c'est vraiment bon. En fait, c'est probablement leur meilleur, le meilleur album de Yes depuis Drama, qui date de 1980 et qui, ironiquement, c'est le seul autre disque de Yes sur lequel on ne retrouve、ouais. pas John Anderson,、mm -hmm. mais bien le duo Trevor Horn et Jeff Downs, qui font aussi partie de ce nouvel opus. Trevor Horn, c'est le producteur et il a participé à l'écriture. Jeff Downs, c'est le claviériste. C'est sûr que David Benoit, c'est un imitateur qui n'a pas la profondeur de John Anderson, mais il a vraiment fait un bon boulot. Et je dirais que ce nouveau disque, Fly From Here, est égal à des albums comme Going for the One ou Relayer, et bien supérieur à ce qu'ils ont fait depuis 30 ans ou un disque comme t o r m a t o Vous allez pouvoir vous en faire une bonne idée en écoutant tout de suite la longue pièce titre qui occupe la face 1 en entier de ce nouvel opus, Fly From Here The Yes!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 If only just to break the silence A table in the evening by the waterside. Lonely eyes watch as the moon shines down a silver tide. Look in out of this is Waiting, the t i g n d that was falling is rising again. I hear the voices, I hear them calling.、Falling. Is rising again. I hear the voices, I hear them calling. Avec la pièce titre de leur tout nouvel album, Fly From Here, qui vient tout juste de sortir. Longue pièce à plusieurs mouvements qui contient、euh, ben, six mouvements、euh, Overture, We Can Fly, Sad Night at the Airfield, Mad Men at the Screams,、uh, Bumpy Ride et We Can Fly Reprise. Comment as-tu trouvé ça, docteur Pourri. <rire> non à part, ben, ben écoute, on s'entend qu'on a quand même、euh, discuté. De choses et d'autres hors honte, donc je n'ai pas eu une attention, une moi, attention dédié, particulière.、Ouais. Mais non, ça semble bien sonner. Je me propose de toute façon de me procurer l'album dans les jours à venir, là, donc je vais pouvoir en faire une meilleure idée. Mais je pense que, grosso modo, dans la généralité de ce que j'ai pu comprendre, ça semble bien. Moi, je peux te dire que j'ai de la difficulté、euh, à être objectif quand il s'agit d e y e s yes, parce que c'est mon groupe、euh, de répressifs、ouais. préférés, a u f que là, avec les c o l n e r i e s qu'ils ont fait depuis une couple d'années, Tassi John Anderson,、euh, je, je suis arrivé avec u n Perception un peu négative pour écouter le disque, sauf que je dois avouer qu'il est vraiment très bon. b e n tu sais, je pense que Benoît fait une belle job là-dedans. i、oui. l fait une belle job, il s'en tire bien, puis on n'est pas perdu par rapport à un vocal qui serait totalement l'opposé de John Anderson, ce、non. qui est bien dans l'histoire.、Oui, c'est un imitateur, mais,、euh, bon euh, mais c'est ça, il y a quand même u e t t quelque chose de personnel. Oui, tout là -dedans. à fait.、Oh, je pense que quand même, c'est. Tu s a i s bien qu'ils enregistrent un album avec lui. Oui. Je pense que ça vaut le coup pour les fans de Yes. Vous ne serez pas déçus. Et la pochette est très belle. Oui, c'est très b i e c, c, c, c, c e s un, un grand cru de Yes. Vous êtes à l'émission r v e c Classic en compagnie du Dr. p e n r a g o n C'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre toujours dans le rock progressif avec、ouais. les choix du doc cette fois-là. Qu'est-ce qu'on va entendre? Jethro Tall, un、oui. autre. Et là, tu arrives avec de quoi qui n'est pas évident non plus, là? Non, non. p r Jethro Tall.、Euh, ben, euh, tu veux dire que est... Jethro Tall n'est pas évident ou <rire> qui est avant Jethro Tall? Non, pas... ce, le, le, le choix de la pièce que. Non, non, ben, écoute, il faut sortir des sentiers battus à l'occasion, là.、Euh, mais on va débuter tout de suite avec、euh, Tri Trium Vera,、oui. qui est un des, des trios les plus, en fait, pour moi, significatifs dans le progressif. Euh, c'est un, un, un groupe avait... qu'on voit qu'ils ont été très, très influencés par Emerson a et Palmer,、oui. mais il y a quand même une, une originalité qui est indéniable.、Ah, indéniable, m e n t Donc, allons écouter Marsh de t e r n a l City. Oui, c'est de... leur plus gros classique plus gros tiré classique. de leur non moins classique.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 So confident.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 Timbossed veins standing p r o u d to the plow. Salt on a deep chest, seasoning. Last of the line e t an h o n e s day's toil, turning the deep sod under. Flint at the f e t lung, chasing the bone. Flies at the nostrils, p l u n g n g The suffolk that glides, veil the pressure of vine, with a s h i r k on his feathers floating, hauling soft timber into the dusk, to bed on a warm straw coating. The track is out his way is his on Let me find you a f i l l y for your proud stallion seed to keep the old l i n e going.、Deep. And we'll stand you abreast at the back of the woods, behind the young trees, g r u n free to hide you from eyes that mock at your g i r t s Your eighteen heads a h e s h e l t e r e And one day, when the oil barons of Aldrin d r y and the knights are seen to drop a w over, they'll take for your strength, your gentle power, your noble grace, and your f a r y ring. And you'll stray once again to the sound of the gulls. In the wake of the deep. A heavy h a r s e and a tumbling sky, brewing heavy weather. Ça faisait très, très, très longtemps que je n'avais pas entendu. Ah, c e t a i t fort joyeux. Fort joyeux. <rire> Chef r t a l la pièce Heavy Horses, la pièce éponyme du même album, d e、oui. 1997. Non, c'est une blague. <rire> 78. Ça, c'était l'époque où vous étiez vraiment plus folk, orienté folk.、Euh, mais alors, ben, ouais, mais on t o u r i était e Peu à quelque part. Là, oui. Moi, mais,、bon, mais là, c'était vraiment. e t l e o t c'est peut-être pourquoi c'est une période、euh, des, des albums que je n'ai pas tellement écouté. OK.、Uh, e s et... encore, tu... donne-toi la chance de le réécouter. C'est、mm -hmm. une belle édition, de toute façon. Oui.、Euh... <rire> je vais faire un moral. <rire>、euh, Juste a p a r <rire> a v a n t nous avions un trio、euh, que moi, je qualifierais de très important dans la musique progressive t r i u Mvira. t、euh... qui a amené, en fait, qui était un peu underdog aussi, là, je dois dire. Là,、ouais. Mais qui a, pour les amateurs du genre, qui a amené quand même une belle facette de cette musique, le progressif.、Euh, on a entendu m a r c h To the Eternal City, qui tirait l'album concept à Spartacus, e s 1975. Et pour moi, c'est probablement, c'est pas juste pour moi, c'est probablement pour ceux qui connaissent le groupe, l'album la, le plus,、euh, Euh, figure de proue, si on veut, de leur disco-liquide. Oui, c'est le, leur classique. C'est le plus、Clasique. connu.、Euh, et c'est aussi le meilleur, à mon avis. m o m p y s est très bon. Illusions on the, the、ouais. Double Dimple est excellent. Est et le premier aussi,、euh, dont j'ai oublié le titre, ouais. Méditerran... Ouais, pu... a, Mediterranean,、oh. Tales, ouais, Mediterranean Tales. Oui, Mediterranean Tales, qui est avec la carte. Oui, c'est ça qui f f e c t i v e m e n t Et quand même bien aussi. Ouais. Ouais. Mais, moi, je préfère Pompéi en second lieu. Oui. Euh, bref, c'était ça.、Mm -hmm. Eh bien, c'était excellent. Bien, Tant mieux. Vous êtes à l'émission Rock Classic, encore en compagnie du、euh, Dr. Pendragon et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée au Racing du Rock et à l'évolution du Rock à travers le temps. Et là, on va faire vraiment、euh, tout un changement puisqu'on va tomber dans le métal, le heavy metal Andelé.、Euh, encore des choix du Doc. Andelé, je dis. Ouais, les ben, scoopers et pas Andelé du t o u c Deux tiers, disons. De <rire> oui. Euh, b e n c'est ça, tu l'as dit, t'as coché le punch, on va entendre Zales Cooper, c'est fini. Oui. On va plus rien à dire. On va aussi entendre Zora Melvin. Tout à fait, mais on va débuter avec Judas Priest. C'est une pièce qui nous aura marqué, s toi et moi, à l'époque. <rire> oui. Pour des raisons qui sont non dévoilables.、Oh, exactement. <rire> the Green and the l e a c h y Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamones, la seule à diffuser du vrai rock et du myth à la Trois-Rivières. C'est f o u 89.FM. To sleep and the full moon looks And the night is so black that the darkness cooks Then you come creeping around Making me do things I don't want to do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 89:1 Alice Cooper. Et la pièce Vengeance is Mine. Puis, tiré d'album, along came a spider, qui est passé en 2008. Oui, c'est son dernier album、euh, ouais. studio. Ouais.、Euh, là, il y en a un nouveau qui s'en vient là, dans cet automne.、Là. En fait, ça va être la suite de Welcome to My Nightmare,、euh, q u i est intitulé Welcome to, avec、euh, le chiffre 2,、okay. My Nightmare.、Ah, okay. bon, euh, et、bien. encore avec、euh, Bob Ezrin.、Euh, Du, euh, le test,、ah ouais? tout comme、euh, l'original. Et cette pièce-là, Avengers on m i n e tu m'as rappelé, je veux complètement oublier ça, qu'il l'avait interprétée au Heavy MTL l'année dernière. Tout à fait.、Mm -hmm. Ça fait un des moments forts du spectacle, en fait, pour ma part.、Mm -hmm. euh, c'est tout. Bonjour. Je u ne sais pas, avant nous avions.、Euh, Alice, qui est un américain, il faut dire, parce que les deux autres, c'est des, des artistes britanniques. Un、euh, peu plus britanniques, en effet. Iron Maiden, la pièce Drifter, qui est la pièce de. qui clôture. l'album,、ouais. le très bon album Killers, qui est p a r i en 81. Et,、euh, c'est là que s'arrête mon, mon appréciation d a v e r m a d e un e x c e t album. Ouais. <rire> Mais ça, tu le savais déjà.、Oh, oui, euh, mais il est très bon, ça. Ouais, il、cas. est vraiment hallucinant. D'ailleurs,、euh, lors de mon retour, je vais pré préparer une émission、euh, spéciale 1981 hein,、okay. avec、euh, seulement des pièces de, qui sont,、euh, des albums qui sont sortis cette année-là. Et c'est celui-là que je vais présenter、euh, comme album classique, le côté de vinyle de l'album classique、euh, de Killers. Très bon choix. Et nous avions ouvert cette portion de l'émission avec Judas Priest. De formation britannique、euh, et la pièce de Green m a n a l i s h i with the two-pronged crown、mm. que l'on retrouve sur e l b a n f o r l a t e r de 1978, mais qui porte aussi un autre nom.、Euh, Killing Machine. Il est sorti、voilà. sous, le nom, euh, le sous le titre de Killing Machine、mm. en, en, en Angleterre. C'est pas en Europe. Oui, en Europe. En Europe oui, en Europe, oui, i raison, en Europe au complet.、Ouais. Et je vous rappelle que Judas Priest, oui oui, oui, oui, oui, oui, seront en concert au Centre Bell. c e n t r e b e l l C'est la tournée. 90 Judas Priest. Oui, parce que KK é Downing n'est pas là. Ça, ça me déçoit beaucoup, mais、euh, quand même, ça va être une bonne occasion pour euh, voir euh, Priest. Ils ont plaisir pour une dernière fois. Oui, c'est le, le Farewell Tour. Oui, c'est ça. Ils viennent au Centre Bell ils viennent aussi euh, au,、euh, au Colisée de Québec.、Euh, au Centre Bell, c'est le jeudi 24 novembre. J'ai déjà mis les billets.、Euh, ils sont en vente depuis ce midi, hein, les billets. OK. Euh, et euh, en première partie,、euh, Black Label Society. Et、euh, surtout, Finlésie. Finlésie,、ouais. euh, J'aime bien Finlésie, mais évidemment, ben, le, le Finlésie, fin oui, sans a n Phil l y n e t t C'est ça. Puis en、ouais. ouais. je dirais pas un 10 manquant, mais bien au moins 40. Oui, i s l à o oui, parce que c'était、ouais. quand même. p o u mal le showman. du...、Mm. Euh. Mais, euh, mais, mais les critiques sont excellentes, par contre,、euh, de ce, cette nouvelle mouture de、ouais. Finlésie en Europe.、Euh, oui. Mais est-ce que tu sais qui va remplacer Kiki Darling dans j u l i s Priest? Oui, oui, le, le, le, les, on a déjà annoncé、euh, qui est le, son, son remplaçant. K. K.、Euh, <rire> non, pas du tout. <rire> okay,、cool. En fait,、euh, j'ai oublié son nom, mais c'est un t petit truc assez inconnu,、euh, mais il lui ressemble beaucoup physiquement. Ah oui? Oui. <rire> ah bon, p a r m i les c o n c e r t s à venir au Québec、euh, qui pourraient vous intéresser, outre、euh, j u l i s Priest,、euh, eh bien,、euh, vendredi 5 août, ça c'est la semaine prochaine. Uh, Frank, uh, Frank Zappa. Pourquoi je dis toujours Frank Zappa? C'est son habitude.、Mm. C'est son fils d'Ouizel avec son spectacle Zappa Plays Zappa. Il se r a à l'Agora de Québec.、Uh, misery Index,、uh, The Last Felony, Unbreakable Hatred. Ils seront f a u x f o n d électriques le vendredi 12 août. Le samedi 13,、euh, ce sera à Monomarth qui sera au Metropolis. Et、euh, le lendemain, le dimanche, ils seront à l i m p e r i a l Ils sont très bons à Monomarth en spectacle. Miserindex seront à Trois-Rivières. Et oui, oui, au Rock Café, le stage, le lundi 15 août. Avec encore une fois Unbreakable Hatred、euh, Discord, qui est un groupe、euh, qui vient de. Si je ne m'abuse, de Nouvelle-Écosse. Et、euh, évidemment, l'hommage à S.O.D., Fuck the Middle East. Très, très bon hommage à S.O.D.、Mm -hmm. ah oui. euh, mardi, le 16, ils seront à l'AJT é de Québec.、Euh, vendredi, 2 septembre, Camelot. Ça, tu vas être là, assurément. Je suis d é j à À Montréal, évidemment. Et le samedi,、euh, le 3, ils seront à l'Impérial, cette fois-là, avec Hailstorm、euh, et Blackguard.、Uh, Grave, Blood, Red Throne, Pathology et Gigan seront au petit campus le dimanche 4 septembre. Jeudi 8,、uh, Within Dentation. Ça aussi, tu vas être là,、oui. Au Metropolis. Pearl Jam sera au Centre Belle le vendredi 9 septembre. Arch Enemy, d e v i l Driver, Skelton Witch seront à l i m p é r i a l le lundi 12、oh、Oui, ça c'est ça. Et le mardi 13, ils seront au Metropolis.、Euh, Catatonia, Heaven's Cry et o n b e i n g seront au Fofun le dimanche 18 septembre. Et、euh, le lundi le 19, il、euh, y aura les Moody Blues au Saint-Denis. Evergreen sera avec Sabaton, Power Glove et The a b s i n t h e au Fofun le mercredi 21 septembre. Vendredi 23, April Wine seront au m é t r o p o l i s Et finalement, Enslaved, Ghost et Alceste seront à l i m p é r i a l de Québec le mercredi 28 août. Et le jeudi le 29, ils seront au Club Soda. Ça risque d'être vraiment bon, ça. Ça, ça va être hallucinant. Oui. Bien, premièrement,、euh, Enslaved sont toujours, toujours excellents concerts. Et puis, Ghost,、euh, écoute, c'était longtemps mon album préféré、mm -hmm. en, en ce début d'année.、Euh, au début de l'année, plutôt. Oui.、Mm -hmm.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 Il est paru il y a 30 ans. Il s'agit du deuxième disque d'un des groupes qui ont euh, vraiment euh, laissé une marque、euh, très profonde dans les années 80. Il s'agit du disque High and d r y de Def Leppard qui est sorti au début de l'été 1981, à l'époque où les membres de Def Leppard étaient très jeunes.、Hein. Euh, C'était ils... des ados, ils étaient,、euh, ils oui. étaient très rock,、euh, oui, oui. un peu scindlés. Bien, beaucoup et... plus qu'ils l'ont été par la suite. Oui, oui absolument. ça se reflétait dans leur musique,、euh, qui était très fraîche、euh, à cette époque. Et c'est une chose qu'ils ont,、euh, on le dit, là, définitivement perdu e par la suite、euh, la simplicité, la spontanéité. On va écouter tout de suite、euh, la f a c e 1 en entier. De ce classique du hard rock du début des années 80, High and Dry de Def Leppard. Vous êtes à l'antenne de la Radio Complice, la station des mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux, 89 FM. I'm in the first. <laughs> 熱く。Nice book. Eux, on vient d'écouter la f a c e 1 en entier de leur deuxième album High and Dry de 1981. On vient d'entendre l'instrumental Switch 6 to 5,、euh, qui、euh, rappelle beaucoup、euh, dans la forme、euh, Uriah e e p et une c o u r e que j'ai toujours a i m é Juste avant, on a entendu la b a l a d e de Bringing On The Heartbreak, dont le vidéoclip a été en très forte rotation sur MTV à l'époque, chose qui a beaucoup contribué à faire de Def Leppard de très grosses vedettes dans les années 80. C'était précédé de la chanson titre High and Rise Saturday Night, très évocatrice du mode de vie sex, rocks and rock and roll que le groupe menait à cette époque-là. On a aussi entendu Another Hit and Run, une autre chanson qui traite comme ça du mode de vie. De ce groupe qui était proposant à l'époque. Et, et au début du b l o c on a écouté le classique Let It Go qui ouvre l'album. C'est pas l'album le plus connu ou le plus mémorable de Def Leppard, mais c'est probablement leur plus rock et le dernier disque, je dirais spontané, qu'ils ont enregistré avant de se lancer dans des productions comme ça plus léchées, aseptisées, qui ont fait leur succès, un énorme succès,、euh, qui a beaucoup marqué les années 80, mais qui, moi, personnellement, me plaise un peu moins. Je ne sais pas ce que tu en penses.、Mmh, je ne suis pas un gros fan de d e f Leppard. Non, h e n non. non. Ben, Larry g o s c'était cool de réécouter ça. Ben, mais je ne suis pas, définitivement pas un gros fan de d e f Leppard. Puis à ces bandes-là, ce que je leur reproche, c'est toujours avoir des b a l a d e s J'ai un peu de misère. Mais... Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un, un des bons albums、euh, de d e f Leppard. Voilà pour cette、euh, petite présentation de cet album、euh, classique. À mon retour de vacances à la fin du mois d'août, je vais vous présenter une autre face d'un autre euh, album véné、euh, de classique du rock. Euh, p a r u lui aussi en 81, comme je l'ai dit plus tôt. Cette fois-là, ça sera à Killers de Iron Maiden.、Mm -hmm. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rock Classic q en compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma troisième nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album de la formation de métal anglaise、euh, légendaire, Saxon, qui vient tout juste de sortir, qui s'intitule Call to Arms, 19e album studio pour ce groupe bien vivant et très productif, qui continue comme ça à sortir des disques sur une base très régulière, malgré qu'ils font carrière depuis.、Euh, plus de 30 ans, Saxon, qui、euh, continue comme ça à porter très haut le flambeau de la new wave of British heavy metal. Ils font du métal traditionnel et,、euh, si certains de leurs albums sont définitivement plus évés et, je dirais, méchants,、euh, celui,、euh, celui-ci est tout à fait,、euh, ce qu'il y a de plus traditionnel. C'est le genre de disque qu'ils auraient très bien pu sortir au début des années 80. Et,、euh, ça, c'est pas un défaut,、euh, surtout pas avec le revival、euh, de, du métal traditionnel et du métal anglais du début des années 80 auquel on assiste depuis un an ou deux. Il y a beaucoup de jeunes de la nouvelle génération qui sont tout à fait fascinés par le métal du début des années 80. Et comme Saxon, c'est un des portes étendards de la vague anglaise. Il est tout à fait approprié de se tenir comme ça près de leurs racines.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 I'm gonna go. Saxon, on vient d'entendre trois extraits de leur tout nouvel album, Call to Arms, qui vient tout juste de paraître. On vient d'entendre la pièce-titre qui raconte comme ça l'histoire d'un jeune homme qui vient d'être appelé sous les drapeaux, qui doit aller à la guerre, histoire qui remonte à la Première Guerre mondiale, il y a presque 100 ans, la guerre 14-18.、Ouais. Thème de prédilection pour Saxon, thème récurrent dans leur musique, la guerre. C'était précédé d'un morceau au titre assez éloquent、euh, du genre de carrière que Saxon a connu, e une carrière de plus de 30 ans. Surviving against the odds survivre malgré les pronostics négatifs, chose qui surprend les membres de Saxon en premier. Et、euh, au début du b l o c on a entendu le morceau Hammer of the Gods qui ouvre l'album en très grande force et qui peut figurer parmi. euh, là, les meilleures pièces de Saxon, un autre des très bons disques de ce groupe, ajouté à leur liste comme ça, qui commence à être pas mal longue. Saxon qui aurait fait s û r e m e n t très bonne figure sur l'affiche du Heavy MTL. C'est une très bonne idée,、euh, de penser à eux dans les prochaines années. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement et du Dr. Pendragon, évidemment, <rire> Émission entièrement consacrée comme ça aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. C'est pas juste en train de penser, là, on défonce vraiment parce que. On va faire une longue émission、euh, aujourd'hui. C'est la dernière avant la pause. Bien, C'est ça, exactement. Alors, on en met plus、euh, avant de tomber en vacances comme ça. Parlant de Heavy MTL, on y a assisté la semaine dernière, moi et le docteur, à la journée du dimanche. Une très belle journée avec une température absolument parfaite. On n'a pas là-dessus, moi. <rire> C'est une belle température, mais ça、ouais. a fait beaucoup de bien de se faire arroser régulièrement <rire> et de、oui. patauger comme ça dans la boue. Oui. Des Moments forts, docteur,、euh, du Heavy MTL, la journée du dimanche. Tu me demandes ça pour être poli, parce qu'il、euh, y a peut-être <rire> des noms que tu ne veux pas entendre. <rire> ben, écoute, c'est simple. <coughs> le z a r i s h a d e y c'était vraiment. Je connaissais,、ah ouais, le... bon, ouais. connaissais un peu le premier album.、Mm -hmm. Je me suis pas. Premier album t e s excellent. deuxième m'a déçu. Ben, ce que j'ai entendu du deuxième, ça m'a pas plu non plus. Je suis pas...、Euh, j é t a i s pas très familier avec cette formation-là. J'ai trouvé les shows vraiment.、Ah、ouais, les jeunes sont、bon. dedans. Là, ah, ah, oh, oui, c'est vraiment bon. bon. Euh, écoute,、euh, je dirais Enda,、euh, c'est ton sport. Écoute, <rire> <rire> c'était. Tout au long, il y a eu des moments qui ont été très forts pour moi. Et je dois le dire spécialement, tu sais, je suis un amateur invétéré de death metal. Pour moi, c'était Morbid Angel.、Mm -hmm. Définitivement, c'était absolument. Je ne les avais jamais vus live. D'autant、mm -hmm. plus, c'était la seule fois que j'avais la chance de les voir. C'était le seul spectacle Amérique du Nord avant je ne sais quand. Ça a été pour moi très révélateur parce que c'est、euh, très professionnel. C'est comme écouter un album en studio. C'est parfait.、Euh, J'ai beaucoup aimé Monterhead, mais j'aime toujours Monterhead. Monterhead, tu ne peux pas beaucoup、ouais, aimer. Moi,、ouais, ouais, c'est ça.、Bon, ça. J'avais vu Monterhead un bon nombre de fois avant. C'était Monterhead. C'était cool. C'était correct. Euh, parfait.、Euh, Girls' School a été vraiment. J'ai、oui. jamais vu Girls' c h o o l non plus. Ben non, c'est sûr.、Euh, je pense à la dernière fois qu'il、euh, était venu à Montréal, c é t t en 81. C'est sûr. Fait que, tiens, on、mm. venait de découvrir l'album, toi et moi, à cette époque-là.、Ouais. C'était vraiment. Les filles étaient dedans, e l e s étaient contentes de jouer, ça paraissait.、Euh, o p e r t était excellent.、Ouais. Écoute, Mike Ackerfeld est un personnage tout à fait.、Euh, comment je pourrais dire. Il a l'air sympathique, là. Ben、ah、oui, a l'air s m p a t i q u Il a l'air s y m a i n e C'est une froideur dans le, dans le personnage, mais il a l'air tout à fait sympathique malgré tout. Il est très、euh, entertainer et de façon discrète et subtile. Je ne dirais pas qu'il est froid. Non, ce n'est pas, pas le bon terme. C'est un type sérieux, mais c'est un pain sans r i r C'est un pain sans r i z Voilà,、ouais. c'est le terme que je recherchais. Tout à fait. C'était vraiment bon. Écoute, c'était très professionnel.、Euh, je ne peux pas dire autre chose que le spectacle m'a emballé. Je n'avais jamais vu Kiss non plus. Et tu sais que Kiss, je suis un petit peu en retard sur leur.、Euh, Mais en fait, j'apprécie Kiss depuis pas tant de temps que ça. Puis c'était vraiment cool. Ah oui, c'était、cool. vraiment cool. Ça, c'est Shock Rock. <rire> c'est ça. In your face. Bang, bang, bang. Ça pète de partout. <rire> p a s l Stanley n'arrête pas de faire ses petits s t e t t e s C'était vraiment calé.、Cool. Oui. Moi, personnellement, j'ai bien aimé Anthrax, hein, qui ont donné un spectacle d'enfer.、Ah, elle a donné un fait en 13 enfants. Écoute, c'est u n e meilleur e que j'ai vu d eux, d eux, d eux, depuis 20 ans.、Ah, oui, certainement.、Euh, C'était tellement b o n e n f a i t qu'on a manqué Diamond Head, qui était programmé en même temps sur une autre scène. Mais、euh, il semble que Diamond Head n'ont pas joué longtemps. Ce que je cherche, ils ont joué trois pièces, dont, dont Am I Evil, It's Electric. Trois、oui, C'est ce que j'ai vu. Ouais. Ah, ouais. Pas sûr de mes sources, par contre.、Ouais. C'est、euh, settlist.fm. Ça, ça, ça,、euh, ça sera vérifié,、euh, mais、ouais. si c'est le cas, c'est plat. Oui. En tout cas, on ne s'est pas e n n u y é à Antrax, mais pas du tout. Non, non, non.、Euh, moi aussi, au PET,、euh, écoute, au p e j'ai vu souvent les spectacles, ils sont toujours parfaits.、Euh, Mike Eicherfeld, toujours aussi tordant. Double et... black os. e <rire> <rire> Mais au PET, r、euh, peut-être un peu trop cérébral pour certains. En tout cas, le journaliste du quotidien et la presse, je, je pense que. En tout cas, les deux qui étaient là, je pense q u i l n a u r a i e rien compris. Ils ne s t pas si f o r t pas si f o r t Et puis, le, le, le show,、euh, Pour moi, le highlight de la, la, la, la, la, la journée, ça, ça m'a surpris, c'était Kiss. Oui, mais je sais que toi, tu avais certaines appréhensions. Oui, parce que je les ai vus souvent à Kiss,、oui. p u i l s m'ont déçu souvent.、Oui. Euh, mais là, je dois dire que c'est le meilleur jour de Kiss que j'ai vu à la vie. C'était <rire> très bon. e Tu t te rappelles, après le spectacle, tout de suite après le dernier a p p e l je t'ai dit, Alain, dis-moi que c'était bon, parce que j'ai vraiment aimé ça.、Oh, là, tu m'as dit、oui. c e s t le meilleur oh, jour. h、oh, oui, ça.、Ouais. Euh, surtout ce que j'aimais, ils ont eu une très bonne idée de se, de, de se renouveler, comme ça, de changer leur set-list. C'est la première fois depuis、ouais. très longtemps que je les voyais en show, qu'ils ne commençaient pas soit avec d e t r o i Rack City ou d o u e Ils ont commencé avec、euh, Modern Day t e Lion. m a d d o n D. Delisle, Stanley Simmons est en très grande forme et、euh, c'était un vrai plaisir de les voir. Contrairement à il y a deux ans où j'avais trouvé le show bien ordinaire et même ennuyant, là on a eu du plaisir.、Là. Ah oui, tout à fait,、mm. absolument. Mention spéciale aussi à Girls School là, qui ont donné une très bonne prestation malgré l'incompétence de l'équipe technique là, qui n'a même pas été en mesure de donner un coup de main à Jackie. À Jackie là, a v a des problèmes d'effet.、Ouais. Ah, oui, c'est ça, il a eu des problèmes avec son filage et son f o o t switch. D'ailleurs, j'ai écrit à Jackie, il m'a dit que les filles étaient très contentes de leur euh, passage euh, à Montréal. Mention spéciale aussi à Lazarus Eddy,、euh, qui、euh, ont ouvert la, la journée. Ah、euh. oh、oui, mais je trouve ça triste que tu ne mentionnes pas, moi, Bill n s h a Je trouve ça tellement. Bien, je dois dire que,、euh, écoute, <rire> moi, je ne suis pas un fan de dette du tout. Oui, je suis.、Euh, sauf que je dois avouer que c'était très bon. C'était、okay. très, très, très bon. Je les avais déjà vus en spectacle, Morbid a n g l s Je les avais vus avec、euh, l'ancien bassiste. Là, c'est le bassiste original、oui. qui, qui est revenu.、Euh, je les avais vus il y a une dizaine d'années. C'était vraiment.、Ah, c'était compl compl compl、ouais, ouais. compl ouais. complètement nul.、Euh, le type qui était là, était, je m'en suis rendu、torture. compte.、Euh, il tentait、euh, d'imiter un peu euh, euh, David Vincent, David Vincent et, mais il ne l'avait pas du tout. C'était grotesque.、Euh, je dois avouer que c'était vraiment très bon. Ça me va de votre cœur. Oui. Il faut être objectif dans le jeu. Tout à fait. Et tout de suite, on va y aller avec un bloc constitué de certains des groupes qui ont donné comme ça les meilleures performances du Heavy MTL dimanche en commençant avec Girls c h o o l Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières et du métal. C'est fou que le Rémi Neuf i n f e r m e s Yeah!